One Qibla présente le cœur en action. Madarijus Salikin. Bismillah. Alhamdulillah. Wa salat. Wa salam. Al Rasulillah. Sallallahu Alayhi wa sallam. Inna alhamdulillahi Nhamdhuhu. Wa nasta'eenhu. Wa nasta'furhu. Na'udhu Wana billahi taala min shurur anfusina wa min syi'at a'malina. Bayyadhillahu. Falamudzillalah. Wa mayyudzilil falam. Tajdalahu aliya murshida. Hej så er som är med oss i dag. Vi har en ny fråga från en kille som heter Mohamed. Han är 25 år gammal och han är från Katar. Han de notre série sur le cœur en accent madaridj salikine les sentiers des itinérants de l'imam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala juste avant que je commence avec le contenu inshallah juste avec le changement d'horaire on va faire salat euh, al-Maghrib environ à 19h15 inshallah et pour ne pas perdre de temps on va pas euh, prendre de pause avant la salat inshallah donc on va assumer que tout le monde est déjà prêt avec l'oudeau et ainsi de suite inshallah donc on va juste s'arrêter juste pour la salat bi idnillahi ta'ala Donc aujourd'hui on commence avec une nouvelle station de la Ubudiya, la servitude à Allah subhanahu wa ta'ala parmi les meilleures actions du cœur ash-shukr c'est quoi ash-shukr c'est la reconnaissance être reconnaissant envers l'azwajal ou bien remercier Allah subhanahu wa ta'ala on a déjà parlé de sabr de la patience on a parlé après ça le contentement, la satisfaction donc il y a différents niveaux on avait déjà expliqué que c'est le fait de faire face en général aux difficultés avec un cœur qui n'est pas frustré contre le qadar d'Allah Azzaud avec une langue qui ne se plaint pas d'Allah subhanahu wa ta'ala face à la maladie par exemple, face à la pauvreté comme autre exemple le moindre, la, la moindre réponse du croyant La première obligation, ça c'est le minimum requis, c'est quoi C'est le sabre, c'est la patience. Que La personne, elle ne va pas nécessairement aimer ce qu'elle vit, mais elle va dire « je suis patient ». Qu'est-ce que ça veut dire « je suis patient » si je suis malade Je ne vais pas me plaindre d'Allah, je ne vais pas me dire « Pourquoi y a Allah, tu me fais souffrir comme ça ?» Et même avec mon cœur, mon cœur il n'est pas frustré contre le quader d'Allah. Je sais qu'Allah, il est sage, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah... Il a une hikmah, une raison d'être dans toutes choses qu'il a décrétées, qu'il a écrites, subhanahu wa ta'ala. Plus haut que cela, c'est une station qu'on avait déjà couvert après le c'est le contentement, la satisfaction. Le contentement, c'est lorsque quelqu'un dit « Moi, ce que Allah m'a donné, subhanahu wa ta'ala, je suis content de ça, je suis satisfait du qadar d'Allah, subhanahu wa ta'ala. » Quelqu'un, il est pauvre et n'est pas très riche comparé aux autres. Comme on a dit, le c'est quoi la patience Il va endurer, c'est amer, c'est difficile, mais je ne vais pas me plaindre du qadar d'Allah. « Al-rida », la satisfaction, c'est plus haut que cela. Il dit « Ce que Allah m'a donné, c'est bien, c'est suffisant. Je ne vais pas comme les autres, mais ce n'est pas important. Ce que Allah, il m'a donné, « Al-qalia », j'ai le contentement, la satisfaction. Maintenant, il y a un niveau plus élevé que ça, c'est le niveau de la reconnaissance, de « al-shukr ». Être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, à la base, être reconnaissant vers Allah pour ses bienfaits les ni'am, mais on va, voir, on va voir tout à l'heure, incha'Allah, tout à fait à la fin de cette halqa, qu'il y a aussi Aussi l'envers de la chose comment être reconnaissant envers Allah Azzawajal, même pour les choses qui nous arrivent et qu'on n'aime pas nécessairement. Donc, il nous dit ici l'imam Ibn Al-Qayyim رحمه الله تعالى, "Far-ridha mundarij fi ash id yastahil wujood ash-shukr bidunih." Bien sûr, pour être reconnaissant envers Allah Azzawajal, il faut déjà être satisfait. Donc, il faut avoir passé l'étape de La satisfaction, de rida, du contentement. On ne peut pas imaginer quelqu'un qui n'est pas content de ce qu'Allah lui a donné. Et il est quoi Reconnaissant, il remercie. Premier détail ici que j'aimerais mentionner avant, même qu'on continue avec le contenu en tant que tel, comme l'imam Ibn al-Qaim nous le mentionne. Lorsqu'on parle de shukr dans la religion d'Allah Azzawajal pour le musulman, ça c'est très important, il faut savoir c'est le shukr, la reconnaissance envers quoi envers qui exactement parce que dans la culture pop populaire de nos jours, il y a ce concept là de l'importance d'être reconnaissant be grateful be thankful mais on va pas te dire envers qui exactement c'est pour faire plaisir aux personnes qui sont qui sont hâtées faut pas mentionner dieu faut pas mentionner allah azod donc on va te dire quoi il faut être reconnaissant allah azod nous a dit dans le coran Karim « Être reconnaissant envers Allah avant tout ». Dans l'autre ayam, « Être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala ». Et puis après ça, « Être reconnaissant envers qui Envers tes parents ». Ça c'est la première chose. Les premières créatures, les premières personnes envers lesquelles on doit être reconnaissant avant Allah, après Allah, c'est qui c'est Non Parents, celui qui n'est pas reconnaissant envers Allah wa et après ça, qui n'est pas reconnaissant envers ses parents, c'est pas quelqu'un de reconnaissant dans la vie. Ce n'est pas quelqu'un de chakour, de grateful. Il a beau à dire nuit et jour, moi je suis reconnaissant, mais en réalité, il ne l'est pas selon les vrais standards qui sont bien sûr les standards de la religion, d'Allah Subhanahu wa Taala la foi, le iman, comme cité dans un hadith ici, dans une narration, que la foi, c'est deux moitiés, deux parties. Nesfun sabrun wa nesfun shukrun. Une moitié de la foi, c'est la reconnaissance. L'autre moitié, c'est la patience. Pourquoi Parce qu'encore une fois, dans les situations de la vie, qu'est-ce qu'il y a En gros, il y a des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas. C'est ça la vie en gros. C'est ça les événements de, de la vie. Il y a des événements qu'on aime qui font notre affaire, qui nous font plaisir. Il y a d'autres événements qu'on n'aime pas, ça nous gêne. Alors, la réaction vers les événements qu'on aime, c'est d'être reconnaissant vers Allah La réaction vers les événements qu'on n'aime pas nécessairement, la moindre des choses, c'est la patience, c'est d'être patient. Un ala illahi subhanahu wa ta'ala ordonné la reconnaissance al-shukr il nous a ordonné d'être reconnaissant et Allah azza nous a dit de ne pas faire le contraire qui pourrait nous dire c'est quoi le contraire de la reconnaissance c'est quel est le contraire de al-shukr c'est quoi la négation de la reconnaissance de al-shukr l'ingratitude barakallahu fik et dans la langue arabe comment ça s'appelle le juhoud, très bien. Un autre mot aussi qui vient combiner avec al-shukr dans le Coran karim. Al-kufr. Ok Kufr. Donc quand on dit kufr, c'est quoi C'est être mécréant. À la base, quand on dit kufr, c'est la mécréance. Mais le sens plus profond qui est inclus dans ça, c'est quoi C'est le fait de ne pas être reconnaissant envers Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça Le kafir, c'est quoi kafir Kafir, c'est celui qui couvre. Kafir, la ziyo, ratte Dans la langue arabe, le kufr aussi, le kufran, c'est quoi C'est caché. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça Parce que la langue arabe, ce n'est pas, pas aussi, pas, pas aussi uh, marginal que ce que les gens ils pensent. elle kufr, dans la langue arabe, c'est quoi C'est de couvrir. Qu'est-ce que je viens de dire Kufr, Cover, kufr, cover, couvrir. Vous voyez le lien D'où est-ce que ça vient, le mot en tant que tel Dans la langue arabe, le mot « kufr » c'est couvrir quelque chose. Alors le kafir, c'est celui qui a couvert les ni'mes d'Allah. Allah Azza wa Jalla lui a donné tous les bienfaits et lui, il cache cela. « Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha »« Il va renier ». Imagine si tu fais du bien à quelqu'un, tu vas lui faire beaucoup de bien. Et lui, lorsque quelques années plus tard, c'est toi qui l'a aidé, c'est toi qui l'a aidé à être à ce qu'on l'accepte à l'université pour qu'il fasse des études. Tu as payé pour lui pour ses études, tu l'as même aidé dans ses examens. Il a réussi à prendre le diplôme. Tu l'as aidé à ouvrir son commerce, ainsi de suite. Après ça, dix ans plus tard, il va venir comme ça sur scène, il va avoir un auditoire plein ici. Et il va parler aux gens de quoi De son « Success story ». Comment est-ce que moi j'ai eu le succès J'ai travaillé très dur, j'ai étudié et toi tu es assis là-bas et il ne te cite aucunement. Il ne te donne aucune importance. Qu'est-ce qu'il vient de faire lui Il vient de, de cacher la ni'ma, le bienfait que tu lui as fait. Alors, on dit dans la langue arabe, ça dit quoi kafara ne ça veut pas dire devenir kafir qui va finir en enfer pour, pour, pour toujours il est kafir on Allah Azzawajal. mais lui il est quoi kafara il a caché la ni'ma les bienfaits Le pire du kufran, c'est quoi C'est de couvrir la ni'ma d'Allah, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme si Allah, il ne nous a rien donné dans la vie. Comme si Allah, il n'existe pas dans notre vie. On est juste ici, on travaille fort et tout, on a des résultats. Et c'est pour ça qu'on arrive à se faire de l'argent pour acheter de la nourriture, pour manger, pour acheter une maison, ainsi de suite. C'est pour ça Allah, il dit, les êtres humains, il y a deux types, il n'y a pas trois types. Inna hadainahus sabila Inma shakiran Wa inma kafura L'être humain Il est soit shakir Reconnaissant envers Allah Il est kafur Il est ingrat Il a rejeté Il a caché la ni'ma Dalla azzawajal Et au pire bien sûr Ça c'est le kafir Iyadam billahi subhanahu wa ta'ala Wa ja'ala gaya takhalqihi Wa amrih ja'alahu Wa wa'ada ahlahu Bi ahsani jaza'ihi Allah nous a créé Pourquoi est-ce que Allah nous a créé Pour L'adorer. C'est quoi notre mission dans cette vie C'est d'adorer Allah Azza wa Mais quelqu'un pourrait aussi exprimer ça en disant notre mission dans cette vie c'est quoi C'est d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et ça va être aussi équivalent. Parce que l'ibadat d'Allah c'est quoi C'est le shukran d'Allah, c'est être reconnaissant envers Allah. On ne parle pas ici de la reconnaissance dans son sens le plus simpliste qu'on utilise dans, dans le langage de tous les jours, le langage familier. Quelqu'un il, quelqu il, il a ouvert la porte avant toi, il te garde la porte ouverte pour que toi tu entres après. C'est quoi le shukran Tu vas lui dire merci, fin de l'histoire, c'est vrai Merci, ça se termine avec un merci. Mais il y a des choses beaucoup plus importantes où le merci ne fait pas l'affaire. Le merci ne fait pas l'affaire. Imagine si quelqu'un, il sauve la vie de ton enfant, quelqu'un qui va risquer sa propre vie. Il y a un feu comme ça, il va, il va risquer sa propre vie. Il se met dans les problèmes pour sauver la vie de ton fils par le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala il a pris un très grand risque pour quoi t'éviter un dommage énorme dans la vie imaginez si après tout ça toi tu vas regarder la personne dans son visage tu vas dire merci et tu, et tu disparais c'est pas et si c'est pas le chokr n'est pas n'est pas relatif ici. Vous de façon relative. pas c'est pas un vrai choukhr. Donc, le choukhr d'Allah Azza wa huwa a'adhamul mun'imim cest pas dire alhamdulillah, shoukran ya Allah. Merci ya Allah et de disparaître après. Après cela, d'oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il dit ici wa ja'alahu sababan sababan lil mazidimin fadlihi Allah subhanahu wa ta'ala il nous a dit que celui qui est shakir celui qui est reconnaissant Parmi les récompenses de la reconnaissance de Ash-Shukr, c'est que Allah va nous donner plus si on est reconnaissant envers Lui. Subhanahu wa taala. Allah azawajal iladi. Oui, t'a la la azidannakum. la in kafartum la shadid. La même chose pour les personnes qui comprennent un peu la langue arabe. Pas besoin d'être un expert. Vous remarquez le contraste dans cette ايه Allah il a dit la la si vous êtes chacre si vous êtes reconnaissant je vais vous donner plus Allah azza wa jal va nous donner plus in kafartum si vous n'êtes pas reconnaissant si vous rejetez kafartum la shadid la punition d'Allah azza wa jal elle est sévère ta'ala donc ici parmi les meilleures façons d'avoir plus dans la vie c'est quoi c'est « D'être reconnaissant envers Allah. »« Dans tous les domaines, plus de santé, être reconnaissant envers Allah pour la ni'ma de la santé. »« Plus d'argent, être reconnaissant envers Allah pour la ni'ma de la santé, de, de l'argent, de la richesse. » Plus de sécurité, être reconnaissant envers Allah pour la ni'ma de la sécurité et ainsi de suite. C'est pour ça Allah il nous dit dans le Coran Karim il y a plusieurs histoires, plusieurs ayats ou segments de ayats qui parlent du problème de ceux qui n'ont pas reconnu la ni'ma d'Allah. C'est des histoires. Donc on a cité certaines ayats mais il y a aussi il y a des histoires comme dans la surah sur. L'histoire de Saba allez ouvrir surat Saba ce soir. Vous allez lire au début de la sourate, ça parle du peuple de Saba Comme dans la sourate qu'on connaît tous, surat Koraïch, Allah dit, Allah dit, Allah la tribu du prophète صلى alayhi wa sallam qui doivent adorer Allah subhanahu wa taala, doivent faire l'ibadat Allah azza être reconnaissant vers Allah. Pourquoi? Parce que c'est Allah azza qui a t'ama من جوع اللي ذا نوري آمنهم من خوف. Allah leur a donné la sécurité. S'il y a hamdulillah la nourriture on ne meurt pas de faim, il y a la sécurité, ça c'est une grande ni'ma, on doit être reconnaissant envers Allah, parce que si on n'est pas reconnaissant envers Allah, c'est pas seulement la punition dans l'au-delà qui est la pire des choses, mais dans la dunya, la ni'ma, elle va partir, les bienfaits vont disparaître, ça vient et ça part, il n'y a rien qui reste pour l'infini, pour toujours, c'est pas ça la nature de la vie en temps Känt, Allah Azza wa och åstadkommit dem allt. Det är en mycket viktig reconnaissance av den islamiska croyant Det är reconnaissant mycket Allah del av den islamiska religionen. Det är en mycket As-shakuru On a dit tout à l'heure La ayah Emma Shakiran Wa Emma Kafura Donc As-shakiru As-shakur Maintenant L'un des noms D'Allah Azzawajal C'est quoi C'est shakur Allah Azzawajal Il est le reconnaissant Ça veut dire Les ulama Ils disent Quand tu fais Le bien Les bonnes œuvres, Nallaha la yudiru Adjuraman ahsana Amala Si tu fais le bien Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas oublier les bonnes œuvres que toi tu as faites. C'est pour ça que le croyant toujours il doit faire ses bonnes œuvres pour Allah. Même les bonnes œuvres qui impliquent ou qui sont de nature à faire du bien à quelqu'un d'autre, à une autre personne, ne fais pas cette bonne œuvre pour l'autre personne, fais-la pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi selon vous Quelles seraient de bonnes raisons pour lesquelles on devrait faire les actions pour Allah, pas pour les gens seulement. Ikhlas, donc ça c'est ikhlas, parmi les meilleures œuvres et les œuvres les plus importantes, c'est de purifier nos intentions pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on y gagne aussi Quand tu fais des bonnes œuvres aux autres, pour les autres la récompense et le retour de l'autre personne n'est pas toujours garanti il y a des gens qui sont ingrats de leur nature tu vas lui faire du bien et il va te retourner du mal et tu seras déçu et tu seras découragé pour les prochaines fois et tu vas dire les gens ne méritent pas que je fasse de tels sacrifices mais quand tu fais le bien pour Allah subhanahu wa ta'ala celui qui va te récompenser c'est Allah c'est pas les gens c'est pas les personnes c'est pour ça Allah azza wa on se rappelle toujours qu'il est chakour Allah non seulement il nous récompense pour le bien mais Allah aussi quoi il multiplie la récompense des bonnes œuvres ça c'est multiplié jusqu'à minimum c'est 10 multiples pour toute bonne œuvre qu'on fait le minimum c'est quoi c'est 10 fois en retour il a sab'in mi'at adfin jusqu'à 700 multiples il a adafin kathira jusqu'à on ne sait pas Donc, tu te fais sadaqa tu aides quelqu'un avec un dollar tu aides quelqu'un avec une bonne parole avec une information et toi tu as oublié ça et l'autre personne il a oublié que tu l'as aidé Allah Azza wa il n'a pas oublié subhanahu wa ta'ala la récompense est écrite auprès de lui et sera même quoi multipliée et Allah il va te récompenser quelque part dans ta vie du bas monde et aussi il a la meilleure récompense pour toi dans l'akhira donc parmi les noms d'Allah Azza wa Jalla, c'est que Allah subhanahu qu wa ta'ala il est il est as mais malheureusement, tristement Allah Azza wa Jalla, il nous dit aussi que la plupart des êtres humains ne sont pas reconnaissants wa qalilum min ibadiyya as la plupart des êtres humains ils suivent as-shaytan leur ennemi et l'ennemi d'Allah Azza wa Jalla, ils ne suivent pas le chemin de la reconnaissance C'est pas trop compliqué pour réaliser ça, c'est cité dans le Coran, mais il suffit juste de marcher dans la rue, de regarder à droite et à gauche, « random people » comme ça, de façon aléatoire. Et la plupart des gens qui sont aux alentours de vous ne sont certainement pas des gens reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. La plupart des gens, ils voient que tout ce qu'ils ont comme bien dans leur vie, comme ni'ma, ça vient de eux, ça vient de leur travail. « J'ai travaillé pour ça, je suis intelligent, je suis fort, j'ai trouvé la solution, j'ai eu l'idée de faire. » Ou parfois les gens sont reconnaissants envers un autre être. Vous savez, l'être humain, subhanallah, de par sa nature, de par la nature, parce que Allah nous a créés tous les mêmes, on est tous à la base des êtres humains, on n'est pas des créatures différentes, on n'est pas différents types de créatures. On est tous, on vient tous à la base avec les mêmes composantes entre guillemets, au sens bien sûr « figuré de la chose ». Et chaque être humain, il a cette aptitude à être reconnaissant. Pourquoi Parce que l'être humain, il sait qu'il est faible lui, qu'il ne vaut pas grand-chose, que lui tout seul ne peut pas faire grand-chose. Mais comment est-ce que les gens vont exprimer cette reconnaissance Eh bien, la plupart des gens, ils vont l'exprimer à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un va dire, moi c'est à cause de mon ami que je suis. Il y a des gens, vous savez, les gens qui sont comme dans, dans les gangs de rue, les gens ailleurs dans le monde qui sont dans des, euh, des armées comme ça, euh, comment ils appellent ça, de façon clandestine et ainsi de suite. Toujours il y a quoi Il y a le boss, il y a un commandant comme ça, il y a un chef, celui qui a de l'argent, celui qui a le pouvoir, et ils vont lui obéir de façon aveugle. Pourquoi Parce qu'eux, ils pensent que tout leur bienfait vient de cette personne. Moi, je n'étais rien et c'est lui qui m'a mis comme je suis aujourd'hui. Allah, il nous dit, subhanahu wa ta'ala, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَا Allah, tout ce que vous avez comme ni'ma, ça vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, azzawajal, aussi, lorsqu'il a décrit les meilleurs êtres humains, incluant ou avant tout les prophètes et les messagers. Allah, azzawajal, il a décrit ces prophètes. Écoutez, Allah, azzawajal, qu'est-ce qu'il a dit à propos d'Ibrahim, alayhi salam Ibrahim kana l'un des 5 meilleurs zatre humains l'un des 5 meilleurs messagers c'est le top Ibrahim alayhi salam le top comment on décrit de nos jours quelqu'un qui est le top comment est-ce que les gens les décrivent pas Ibrahim alayhi salam les mots c'est quoi les mots qu'on utilise habituellement c'est quoi quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence cette personne là c'est un héros ça c'est quelqu'un qui a découvert des choses donc ça c'est les traits qu'on associe aux meilleures personnes les traits que Allah il a associé aux vraies meilleures personnes comme Ibrahim alayhi salam c'est quoi Allah azawajan n'a pas dit Ibrahim c'était un héros Ibrahim c'était quelqu'un de très intelligent Ça c'est pas les choses c'est pas les trois top les plus plus importantes. C'est Ibrahim Alayhi Salam, il était reconnaissant envers Allah pour ses bienfaits. Shakiran li an'ama li la même chose une autre personne parmi les cinq top, c'est Noe Alayhi Salam, Khofet Noé, et Allah Azza il dit à propos de lui, il était un serviteur d'Allah reconnaissant envers Allah Subhanahu wa Et Allah يا الله عز وجل انه دي والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع des matrices de vos mères lorsque vous étiez nés شيئا page blanche rien connaissez rien du tout aucune information zéro ne connaît rien Allah azoudi dit quoi? Ja'ala lakum as-sam'a wal wal-af'ida. Allah il vous donne la capacité d'entendre, d'écouter, de voir, de regarder et les cœurs aussi pour raisonner. C'est comme ça que l'être humain, il apprend. Nouveau, vient d'être né, qu'on est rien du tout. Comment est-ce qu'il apprend? Il va entendre des choses, il va voir des choses, et avec le temps aussi, il va commencer quoi Avoir une conscience et une raison. Il va raisonner, faire des liens, penser ainsi de choses. Après ça, cet être humain, il grandit, elle devient quoi L'être humain fort et intelligent Qui a des idées, il veut débattre Il veut dire, et moi je connais, moi j'ai lu Moi j'ai appris, moi je sais mieux que toi Et moi je sais, et pire encore Moi je sais mieux que Allah Moi je sais mieux que Rasoulullah Sallallahu alayhi wa sallam Mais il a oublié d'être reconnaissant Envers Allah subhanahu wa ta'ala Et subhanallah de la hikma d'Allah De la sagesse d'Allah Pour que cet être humain là, il reste toujours dans sa Petite bulle comme ça Pour qu'il ne dépasse pas le toit c'est quoi sa nature, cet être humain Eh bien soit dans ce succès illusoire dans, sa, dans cette grandeur imaginaire il va brusquement mourir et quitter ce monde ou il va vivre assez longtemps pour être quoi? pour redevenir comme il était initialement Et il va, la courbe va commencer à descendre, il va atteindre l'âge de 80 ans, 90 ans. Après ça, il va redevenir comme un bébé, il ne comprend pas grand-chose, il ne connaît pas grand-chose. Il lui enlève tout ce ilm cette science et ces connaissances que lui, il avait. Il avait C'est juste ça la nature de l'être humain. Mais encore une fois, entre le début et la fin, la grande obligation des serviteurs d'Allah Notre grande obligation, c'est d'être reconnaissant envers Allah Azzawajal, de se rappeler de ses bienfaits wa ta'ala. ce que l'imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah nous dit à travers plusieurs ayats ici c'est comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala C'est lui qui nous donne les ni'am, les bienfaits. Si on est reconnaissant envers Allah, parce que Allah Azza wa il est al mashkur, C'est quoi le mot mashkur dans la langue arabe C'est celui envers qui on est reconnaissant. Donc le shakir, c'est l'acteur, c'est lui qui est reconnaissant. Tu es shakir, tu es reconnaissant. Envers qui Envers Allah. Allah, il est mashkur. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que tu es reconnaissant envers Allah Azza wa pour ses bienfaits, Allah aussi, il va être reconnaissant envers toi pour tes bonnes œuvres. Et là, toi, tu vas devenir aussi mashkour Innaha da kana lakum jaza'an wa kana pour quelque chose que nous, c'est pas nous qui avons inventé les bienfaits d'Allah Mais Allah subhanahu wa taala de sa générosité, il nous donne les bienfaits, il nous aide à être reconnaissant envers lui. Après ça, quoi? Il est reconnaissant envers nous et là, c'est comme si on reçoit le cadeau. Parce que remarquez ici, la reconnaissance, elle prend deux, deux formes. Elle prend deux formes. Soit la, la reconnaissance, elle prend la forme d'une récompense. La forme d'une récompense. C'est quoi la récompense Ça veut dire tu m'as fait du bien, je vais être reconnaissant envers toi en te récompensant. Comme ça, on va devenir quoi 0-0, ça va devenir neutre. On est bon des deux côtés, on est On est égaux, ou même peut-être je vais te, te, te, te récompenser avec quelque chose de meilleur de, de ce que toi tu m'as fait. Imaginez quelqu'un de fort, de puissant, comme on l'a dit tout à l'heure, on revient à l'exemple de tout à l'heure. Tu as sauvé la vie de quelqu'un, tu as sauvé l'enfant de quelqu'un. Mais ce quelqu'un-là, c'est quelqu'un de très fort, quelqu'un de, de puissant, il a la richesse, il a, c'est un, je ne sais pas, c'est un roi, c'est un sultan, peu importe. Qu'est-ce qu'il va te faire, lui Toi, tu es le pauvre... Euh, La pauvre personne normale, standard, il va te faire venir et il va te donner quoi Une grande récompense pour te remercier. Là, tu vas dire « Mais ça, c'est trop gros pour moi. Je suis, je suis trop content. Okay » Donc, parfois, on peut être reconnaissant envers quelqu'un en le récompensant. Pour lui dire « Tu as fait du bien. Je vais te retourner un bien égal ou un bien meilleur. » Et ça, en passant, selon vous, est-ce que ça, c'est bien ou c'est mal Est-ce que ça, c'est bien ou c'est mal C'est bien. Ça devrait être le standard. L'islam, la religion d'Allah, nous apprend à être reconnaissants envers Allah, et après ça, être reconnaissants envers les gens pour leur bien. Le musulman ne doit pas être un opportuniste, qui est un consommateur Quand on lui tend quelque chose, il apprend et il disparaît. Okay? Le musulman toujours, il essaye d'être celui qui a fait plus de bien que le bien qu'on lui a fait. C'est clair, je ne vais pas donner trop de détails ici qui pourraient, euh, euh, qui pourraient mettre en colère certaines personnes, mais dans certaines cultures, il y a, il y a toute cette idée-là de ne pas être très reconnaissant, juste profiter lorsque quelqu'un te dit « Ah, ça c'est gratuit, ah oh, tu viens de me sauver 100 dollars, merci, il disparaît. » Entre, entre moi et toi, si tu viens de me sauver un 10 000 dollars, peut-être c'est une bonne idée que je te donne un 2 000 dollars. C'est vrai ou non La nature de la vie, si, en termes de, de calcul et de bien. Si tu viens de me sauver un 10 000 dollars de façon comme ça, unexpected », j'avais aucune idée. Moi, j'étais prêt à aller là-bas et mettre 10 000 dollars pour telle ou telle autre chose. Toi, tu es venu avec une information précieuse. Tu m'as dit, non, non, ne paye pas. Moi, je vais t'aider. Tu m'as sauvé 10 000 dollars. Common sense, c'est quoi euh, Entre le 10 000 dollars et le zéro, il y a quoi Je paye 2 000 dollars. Parce que ça, moi aussi, j'ai pris Hassana avec toi de 1 et de 2. J'encourage l'autre à faire plus de bien dans l'avenir. C'est comme ça qu'on encourage le bien. Et le prophète Sallallahu nous a dit: Mansona ilayku marufun fakafiyuhu. Il a dit à Celui qui vous a fait du bien, récompensez-le. Si vous êtes incapable, parfois la chose est trop grande pour nous. On peut pas le remercier cette personne. Alors au moins avec les belles paroles, avec doua l'invocation, quelque chose de pareil pas je prends le bien de quelqu'un et je disparais comme si de rien n'était c'est pas ça le bon comportement c'est pas comme ça que le croyant il devrait être vous me faites ainsi inshallah quand il y aura le l'aven de Maghrib et Allah Azzawajil, il dit subhanahu wa ta'ala wa in tashkuru yarbahu lakum si vous êtes reconnaissant Allah il est satisfait il sera satisfait de vous subhanahu wa ta'ala dans le hadith authentique le prophète sallallahu alayhi wa sallam qama hatta qadama. Le prophète, Allé Sassam, dans Boukhari, il faisait la prière de la nuit. Pas les cinq prières comme nous on fait les cinq, on dit les cinq, ça prend trop de temps, il faut que je trouve un, un horaire. Le prophète, il faisait la prière de la nuit, prière moulée, une longue prière de sorte à ce qu'on pouvait même voir les traces de ça sur ses pieds les traces physiques ça commençait à l'affecter dans ses pieds Alayhi wa sallam <'il> fa <y> qila lahu <eu> fi dhalik ayyadi wa qad ya rasul Allah as-tu vraiment besoin de prier pendant toutes ces longues heures sachant que Allah t'a déjà pardonné tous tes péchés Allah il est satisfait de toi tu ya rasul Allah tu n'as pas besoin de faire tout ça maghrib Alors, qu'est-ce qu'il a dit, alayhi salatu Shakura. Ne devrais-je donc pas être un serviteur reconnaissant d'Allah subhanahu wa ta'ala Ça veut dire que le prophète, alayhi salam, ne priait pas seulement pour que Allah lui pardonne ses péchés, pour qu'il entre au paradis. Il priait aussi pour, que, pour être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de la reconnaissance, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Wallahi ya inni la uhibbuk. »« Par Allah ya il s'adresse à l'un de ses compagnons qui s'appelle Mu'ad ibn Jabal. » Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Oh Mu'ad ». « Je t'aime, tu es un très bon musulman, un très bon croyant. » Alors voilà, il lui donne un trésor, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui donne un cadeau. « Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'oublie pas de dire à la fin de chaque prière, La fin de chaque prière, comme beaucoup de savants disent, ça veut dire juste avant « As-salamu alaykum, Ça, c'est une invocation à apprendre. Ce n'est pas obligatoire. Mais imaginez si c'était à nous que le prophète il a dit directement. Il te dit « Je t'aime ». Alors, ne laisse pas cette invocation à la fin de chaque prière. C'est quoi cette invocation ?« Ya Allah, aide-moi à me rappeler de toi. »« Se rappeler d'Allah en permanence. » Être reconnaissant envers toi et à t'adorer avec, avec bienfaisance. Trois choses. Allah, pour qu'il nous aide à se rappeler de lui, pour ne pas oublier Allah subhanahu wa ta'ala. La vie, ça peut nous faire oublier Allah subhanahu wa On a trop de choses, on est occupé. C'est ça ce qu'on dit toujours. On est occupé, j'ai beaucoup de choses. Mais là, la pire des choses, c'est que je suis occupé, je vais oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Extrêmement grave. Shukrika att gå runt i subhanahu wa taala, reconnaître Allah att subhanahu wa taala, och hälsa i dina äg och att vara barmhärtig i händen i dina subhanahu wa taala. Så det är Allah Azawajalla som hjälper oss att äga. Även för att äga Allah behöver vi hans hjälp. Ia kanabudu och iya kan nous zadru Allah et nous avons besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi don un hadith authentique le prophète ya Allah aide moi et n'aide pas contre moi ya Allah aide moi et n'aide pas contre moi n'aide pas des gens qui sont contre moi. Et il disait aussi le prophète sallalahu alayhi wa supporte-moi Allah, le support et ne supporte pas contre moi. Donc demandez l'aide et le support d'Allah subhanahu wa ta'ala. "Wa amkur li wa la tamkur huda li". Eh, guide-moi et, guide et facilite-moi le chemin de la guidée. Donc il y a être guidé par Allah det är en ljusra. Allah te facilite en guider. Alla ibadet av subhanahu wa ta'ala. Lise också, alayhi salatu wassalam. Allahumma djalni, au rabbi djalni laka shakkaran, vakkaran Ya Allah fait en sorte que je suis quelqu'un qui... Vakkar, celui qui se rappelle beaucoup d'Allah. Shakkar, celui qui est très reconnaissant envers Allah. Question de répétition ici, ça veut dire toujours il est en train de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce qu'on reconnaît Allah azawj Qui pourrait nous donner des exemples de la reconnaissance On a parlé maintenant des définitions, entre guillemets, de la théorie. Pratique pratique, comment est-ce qu'on peut être reconnaissant envers Allah azawj Très bien, donc, entre autres, c'est en étant reconnaissant envers les gens. yashkurullah. Mais Pour être reconnaissant envers Allah Ça inclut d'être reconnaissant envers les gens On a donné tout à l'heure l'exemple Être reconnaissant envers les parents Quelqu'un pourrait être comme ça Parler de façon insolente à ses parents En tout cas, c'est pas de toi que le bien il vient Le bien il vient d'Allah Non Le bien il vient d'Allah Et Allah subhanahu wa Il l'a donné à travers Tes parents. Allah Azzawajal nous a donné le bien à travers telle personne, telle autre personne. Ça fait partie d'être reconnaissant envers Allah, être reconnaissant aussi envers le bien que les gens nous font. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Quel autre exemple avons-nous pour être reconnaissant, la reconnaissance au quotidien envers Allah? Maamri. Être reconnaissant de, ses, euh, de sa création, c'est ça Mais en pratique, en pratique on, on veut des exemples concrets dans la vie de tous les jours, vu que la reconnaissance est si importante que ça, on vient de le dire. Et, euh, le prophète Salah veut être chaque car, chaque car il est reconnaissant en permanence. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'illustrations de ça. Comment est-ce qu'on peut être reconnaissant envers Allah, Zawjah? Par exemple, Allah il t'a donné beaucoup de richesses, tu vas dépenser ça, okay? tu vas dépenser ça, acte de charité, tu vas dépenser ça dans l'obéissance d'Allah, dans les bonnes œuvres. Si Allah il m'a donné de la richesse, mais moi je ne veux pas dépenser de cette richesse, si Allah il m'a donné une voiture, une belle voiture, Allah il m'a donné de l'argent, j'ai de l'argent dans mon compte. Mais moi, je vais dire euh, « Ya Allah, moi, je ne vais pas prier salat au masjid d'aujourd'hui. » Parce que l'essence, les, ça a monté. Ça coûte un peu cher. Ça va, ça va, ça va me coûter de l'essence d'aller à chaque soir faire salat, ça coûte un peu d'argent. Et Allah, il m'a donné la richesse. Ça, ce n'est pas le comme Ce n'est pas la reconnaissance. Allah Azza wa nous a donné les bienfaits avant tout pour qu'on fasse l'ibadah, pour qu'on fasse les actes d'adoration. Okay? Donc, la reconnaissance, ce n'est pas seulement... Merci Allah. La reconnaissance, comme on a mentionné, c'est de... Euh, J'avais peut-être oublié de mentionner tout à l'heure le premier type avant le salat. On avait dit que parfois on est reconnaissant envers quelqu'un par la récompense. Nous On va lui donner quoi, la pleine Récompense. Maintenant on est 0-0 et gauche, Tu m'as fait du bien, je t'ai re retourné un bien. Envers Allah Azza wa on ne peut pas faire ça. Il est impossible de récompenser Allah Azza wa De lui retourner le bien que lui, il nous a... Fi subhanahu wa ta'ala mais on fait au moins notre devoir pour que Allah azza wa jalla il soit satisfait de nous qui est de faire le chukr avec les bonnes œuvres par exemple Allah azza wa jalla n'a pas besoin de nos bonnes œuvres mais faire les bonnes œuvres c'est une démonstration d'être la bonne personne d'être quelqu'un Quoi est qu reconnaissant envers Allah, subhanahu wa ta'ala, qui connaît Allah, subhanahu wa ta'ala, qui respecte les bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc il dit ici, Là, il nous revient à « shukr » dans la langue. Remarquez, la langue est très importante, la langue arabe, pour comprendre c'est quoi les concepts de l'islam. On avait dit tout à l'heure, le contraire de « shukr » en arabe, c'était Le coffre, on avait dit le coffre dans la langue arabe, c'était quoi C'était quoi le coffre dans la langue arabe Couvrir, ok Donc couvrir, couvrir la chose. On va couvrir pour les personnes qui n'étaient pas présentes tout à l'heure. On a dit le mot coffre dans la langue arabe, tout comme cover, couvrir, couverture, coffre kufr c'est le fait de couvrir le kafir il est mécréant ça veut dire il, a, il est kafir il a couvert les bienfaits d'Allah il dit non non moi j'ai rien reçu non. Allah, Dieu il est où Dieu il n'y a, a pas de preuve moi j'ai jamais entendu parler de ça il faut, faut, que, tu me prouves, faut que tu me prouves le shokr maintenant dans la langue arabe c'est quoi ils disent dans la langue arabe l'animal on va dire cet animal shakira lorsqu'on voit l'effet de la nourriture sur le corps de cet animal. Tu vas nourrir l'animal et tu vas devenir que l'animal est devenu... Tu vas voir que la vache, elle est devenue grosse, bien nourrie. On va dire quoi Ça veut dire, on a vu l'effet. Donc, aussi, la reconnaissance... C'est le fait qu'on puisse avoir, puisse voir les effets des bienfaits d'Allah Azza sur toi. C'est pour ça dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Inna Allah ta'ala yuhibbu an tura ou an yara asara ni'matihi ala abdihi. » Remarquez, très important ça. Pour les personnes, il y a des gens stingy comme ça, cheap. « Bakheelun. » Allah Azza wa Jalil aime voir les effets de ses bienfaits sur son... Serviteur, quelqu'un, Allah Azza wa lui a donné des richesses, l'argent, alhamdulillah. Il fait le commerce, travaille, l'argent, ça rentre. Mais il est toujours habillé comme quelqu'un de pauvre. Il ne veut pas dépenser. Il mange comme un pauvre. Il dit à ses enfants, non, non, non, il ne faut pas trop dépenser. Non, non, non, il ne faut pas. Non, le musulman, ce n'est pas trop dépensier. Le mousseline, ce Jeter de l'argent par la fenêtre, comme on dit, ça Allah zauji n'aime pas. Inna ash shayatin. Et celui qui retient aussi, il compte le sou. Sauf si les pauvres, il n'a pas, ça c'est autre chose. Mais celui qui est à l'aise, mais qu'il va compter les choses au sou, ce n'est pas un vrai shakir de la ni'ma d'Allah subhanahu Ta wa ta'ala. Les disent que le musulman ne doit pas trop restreindre ses dépenses sur sa famille. Qu'est-ce qu'on veut dire par là Pour que ce soit bien compris encore une fois dans un contexte de culture capitaliste et de consumerisme et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire ici jeter l'argent par là fenêtre ça veut pas dire mon fils s'il veut Ferrari tiens vas-y vas va acheter Ferrari l'autre il veut vous il veut pas de son problème c'est pas ça mais ça veut dire quoi quelqu'un il a l'argent hamdoulillah l'argent Allah lui a donné risque, le halal et ses enfants veulent manger quelque chose ils veulent euh... non non non non non non non non il faut non ça c'est beaucoup il y, y a des gens qui sont comme ça il y a des gens qui sont comme ça il y a des gens on a même connu des personnes Masha'Allah, l'argent est là, Masha'Allah. Il, il souffre, il est malade, il a sa dent et tout. Il te dit, non, non, l'assurance ne couvre pas ça. <rire> pour un 100 dollars, pour un 200 dollars, ok Ça, c'est c'est pas choukour. Allah Azza wa nous a pas donné l'argent pour qu'on le mette dans le compte bancaire et pour qu'on le regarde comme ça. D'accord, Marie ça ça parle de Zuhd Zuhd c'est une chose Al-Bukhl c'est une autre chose Al-Zuhd, on a déjà parlé du degré de Zuhd avant c'est une ibadah, c'est le détachement de la dunya okay? Zuhd c'est pas le bukhl el Bukhl c'est être cheap, stingy mettre mon argent dans la banque Zohad self, Zohad, il prenait pas, il prenait pas les biens, pas, c'est ça Zohad. C'est, il, il veut pas, il, il n'a pas, il n'a pas temps pour ça, il n'a pas temps pour aller se faire trop d'argent. C'est pas tu as de l'argent, tu le bloques dans le compte bancaire et après ça tu dépenses rien. Ça c'est pas Zohad, ça c'est de un. Deuxième chose, Habib l'exemple de Abu Bakr Anhu. Abu Bakr, ça c'est différent. Lui, il veut pas prendre l'argent de Baytul Mal Parce que pour lui, c'est quoi Ça, c'est ta voiture, elle ne veut pas prendre. Il n'y a rien dans l'islam qui te dit que tu dois prendre. On te donne de l'argent, donne-moi, donne-moi. Nous, on parle après. Tu as l'argent. Abu Bakr Sidiq, c'est quelqu'un de très exceptionnel. Prends l'argent de Baytul Mel, maison du trésor, sadaqat et tout, ne parle pas de ça. Parle-toi dans ta vie normale. Les gens ne sont pas Abu Bakr Sidiq, les gens qui sont comme ça. ça c'est des gens, parfois, ils font des choses haram et ainsi de suite. Mais il gagne de l'argent, il fait rouler l'argent. L'argent, il est quoi dans le compte bancaire Parce qu'il est toujours en train de regarder les chiffres. Il veut s'assurer que ça descend pas, que ça descend, ça descend pas. Ça c'est pas ni'ma d'Allah. Le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit que Allah il aime voir le affair, les signes de sa ni'ma sur son serviteur subhanahu wa taala. Pas tu vas être comme les top top gens de la dunya qui dépensent au maximum. Et pas aussi Allah Azza t'a donné le bien et toi tu vis comme un pauvre. Ça c'est pas pourquoi Parce que ça c'est quelqu'un qui c'est comme s'il doute du risque d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est pas du tout l'imam c'est un signe d'attachement à l'argent ou de crainte de la pauvreté, de dépenser, ainsi de suite. Rasulullah s.a.w. dans le hadith authentique Il y a un homme un bédouin, qu'est-ce qu'il a dit Ô oh, ma tribu, venez tout le monde. Il faut suivre cet homme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi Il dit rentrez dans l'islam, rentrez dans sa religion parce que cet homme-là, il est sincère. Pourquoi est-ce qu'il a déduit qu'il est sincère Il a dit yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqr. C'est quoi yu'ti ata"? Il donne comme quelqu'un qui ne craint pas la pauvreté. Ça veut dire quoi Ça veut dire il donne Sans compter, tu as besoin d'aide. Tu as besoin. Bismillah, tu as besoin. Tu as besoin. Tu as besoin. Tu l'effet besoin. Tu as besoin. Tu as besoin. Tu as besoin. le as Avec la langue, entre autres. Comment? Före la louange d'Allah. Före la reconnaissance par les paroles. Comment ça va la vie? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bifadlillah azod. En vie, alhamdulillah, dans le bien-être, dans la santé, tout ça, ça vient d'Allah azod. Comment ça va La vie? Quelqu'un va dire quoi une autre réponse oh la vie trop dure trop difficile la vie c'est pourquoi on se, parfois on se demande qu'est-ce qu'on fait dans ce monde et pourquoi est-ce qu'on souffre comme ça ainsi de suite ça c'est quoi c'est kufra lui n'a pas vu tous les bienfaits d'Allah le mo'min ash-shukr la reconnaissance c'est ça quelqu'un qui est reconnaissant vers l'azoudul en permanence il parle du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses bienfaits sur lui yuthni ala Allah azza wa jalla La reconnaissance aussi, c'est dans le cœur. Donc on a dit la reconnaissance, c'est dans la langue. La reconnaissance aussi, c'est dans le cœur. Comment dans le cœur Le cœur, il remarque, il est conscient des bienfaits d'Allah. Il, il, il voit le, le bien partout. Il ne voit pas ce que lui, il n'a pas. Il ne voit pas ce que les autres, ils ont. Pourquoi est-ce que moi, je pas ça Et moi, je pas ça Et moi, je pas ça Il voit le bien que Allah lui a donné. Pourquoi les gens sont croyants Pourquoi les gens sont mécréants devant vous Selon vous, qui, qui pourrait me donner la réponse à cette question clé Pourquoi il y a des gens qui sont croyants, il y a des gens qui sont mécréants Pourquoi ils ont fait ce choix Ils ont fait ce choix. Ça c'est le qadar, mais on parle ici de la personne elle-même. Pourquoi est-ce qu'elle a pris ce chemin Ou l'autre chemin Ça revient à quoi en réalité D'un côté, et de l'autre côté quoi L'ingratitude. gratitude. C'est aussi simple que ça. Regardez, il y a un mot parmi les mots dont on abuse de nos jours. On abuse de ce mot, qui s'appelle, en arabe ils appellent ça, euh, le, le mot qu'ils qu utilisent surtout dans le langage familier, C'est « muqtaniya »,« convaincu ».« Je suis convaincu, je ne suis pas convaincu ». Donc, on va dire, quelqu'un il n'est pas musulman, il n'est pas convaincu de l'islam. pour ça qu'il n'est pas musulman. Celui qui est devenu musulman, il est convaincu de l'islam. Donc, c'est ça le biais que nous avons. C'est ça la façon de laquelle on voit les choses. On dit « iqtaniya »,« l'mi yaqtaniya bil islam ». Comme si l'islam, c'est quelque chose qui peut soit te convaincre, soit ne pas te convaincre d'un côté. Et d'un autre côté aussi, on est en train de donner la fausse impression que ces êtres humains-là, l'être humain, que c'est cet être-là hautement rationnel, comme une machine, lui. À chaque fois, il fonctionne avec quoi avec, avec la conviction. Êtes-vous d'accord avec ça, vous, que l'être humain, il est super rationnel, qui fonctionne avec la conviction hmm Les gens quand ils font leur leur choix, allez demander aux gens, tout le monde, allez faire un sondage. Comment as-tu acheté ta maison Comment as-tu acheté ta voiture C'était quoi le processus à travers lequel tu as pris la décision Ok C'est pas grand monde là qui va vous dire, moi j'ai fait des calculs et j'ai fait j'ai analysé ainsi de suite. J'y ai pensé très très très très bien. Après ça quoi J'ai j'étais convaincu d'acheter cette voiture en particulier. Croyez-moi, c'est pas grand monde habituellement c'est quoi c'est un il y a une certaines immersions dans l'expérience un certain quoi certaines expériences d'émotions ici un attachement je veux avoir une maison comme ça c'est ça la maison de mes rêves c'est ça c'est ce que je cherchais je voulais habiter dans ce quartier moi cette voiture, oui, oui, en, je pense on l'achète cette semaine, le vendeur il nous, a, il nous a donné en plus des options en plus, et il nous a dit que si on l'achète ça sera livré la semaine prochaine et ça va coïncider avec le mariage de mon cousin et ça va, donc c'est pas des décisions, quoi, je suis convaincu ou je suis pas convaincu, la plupart des choses qu'on fait dans notre vie la religion islam, dans le Coran Karim Allah Azza wa Jal ne nous parle pas beaucoup de quelqu'un qui est finalement devenu convaincu de l'Iman. C'est pour ça le sens de la foi, iman dans la religion. le ce n'est pas la conviction. conviction fait partie de ça. Mais c'est une partie de ça. Parce que Allah nous a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont convaincues mais qui ne sont pas moumines pour autant. بِهَا Il y a des gens qui ont vu des signes, comme Pharaon. Allah nous parle de Pharaon. Il a vu les signes. Moïse, prophète devant lui, Moussa, lui a montré des signes. Qu'est-ce qu'il lui a dit Tu es sorcier, tu es magicien, tu es en train de faire des tours de sorcellerie, des miracles devant lui. Au fond de son cœur, il était convaincu. En réalité, il ne veut pas suivre. Pourquoi Parce qu'il y a les passions qui l'emportent. Parfois, il y a l'arrogance. Parfois, il y a le hawa, la passion, comme on a mentionné. Diverses raisons. Alors, de nos jours, les gens qui ne sont pas musulmans ou les gens qui ne pratiquent pas leur islam, entre guillemets, il y a beaucoup de personnes, quand ils disent, quand ils ne croient pas en Allah, ce n'est pas qu'ils ne croient pas en Allah, ça veut dire ils ne sont pas convaincus. C'est comme si c'est quelque chose de si compliqué à ça. Il faut, il faut les convaincre que Dieu existe. Il faut les convaincre. Mashallah, lui est très... Quand, quand, il vote, quand il vote aux élections, est-ce qu'il va voter parce qu'il est, est convaincu Les gens, comment ils votent aux élections Comment est-ce que les, les, les politiciens ils arrivent au pouvoir Est-ce que c'est par la conviction Peu de personnes sont vraiment attachées quoi à la conviction, à la personne. C'est soit par opportunisme, il y a des gens qui cherchent le profit. « J'ai mes intérêts avec tel parti politique ». Ou parfois, c'est par le discours populisme. Il y a quelqu'un qui sait comment parler, comment quoi Vous donnez la passion. Et là, tout le monde commence à dire, toi, ton ami, ton voisin, tu... il faut voter pour lui, pour lui. Et là, c'est l'attachement du cœur, on va aller voter. Après ça, un an après, oh, j'aurais pas dû voter pour lui, ainsi de suite. Donc, la foi, l'Iman, t'as besoin de quoi pour être convaincu de ton Seigneur On a besoin de convaincre les gens de notre existence, pas de convaincre les gens que Allah, il existe. The most obvious thing, كل اي Allah le créateur subhanahu wa ta'ala. Toute chose est un signe de l'existence d'Allah azza. Mais pourquoi est-ce que les gens quand ils disent ah je suis pas convaincu pour eux en réalité c'est quoi? Il y a soit un obstacle qui les empêche de suivre, mais ils ont besoin d'être poussés, un petit encouragement comme ça. Cet obstacle là comme on a dit c'est quoi? C'est le hawa comme par exemple parmi les signes clés Top Derrière lesquels les gens ne suivent pas la religion. Pourquoi C'est parce que ah, la religion, elle va, si je suis la religion, elle va m'interdire telle chose, et telle chose, et telle chose. Okay? Si je vais suivre la religion, elle va me dire que les boîtes de nuit le samedi soir, ça c'est interdit. Il ne faut pas faire ça. Que l'alcool, ça c'est interdit. Ah, ça c'est plate Et je ne veux pas vivre à l'intérieur d'une religion qui va me faire culpabiliser pour me dire que tu es en train de faire quelque chose de mal. Alors, qu'est-ce que je fais Je reste à l'extérieur. Je veux dire, je ne suis pas convaincu. Je n'ai pas trouvé de conviction. Je ne veux pas dire quoi. Très, très, C'est très vrai, la religion, là. Mais moi, je veux continuer à faire ce que je faisais avant. Je ne veux pas embarquer. Vous comprenez Donc, ça, ça fait partie de ça. « Shukr », être... Reconnaissant envers Allah subhanahu wa taala, ça commence avec le cœur, shuhud ou al-qant. T'avais une question, oui oui. Ah, très bonne question. Ô Abu Dharab, que pate t'yakliykin a il-maut? Le yakkin c'est la mort. Ô Abu Dharab, ador ton Seigneur jusqu'à la mort. La mort c'est yakkin, parce que Il n'y a pas l'instant de la mort, il n'y aura plus de doute ou de relâche. La personne, tout ce qu'on croit maintenant, maintenant à cet instant, on croit en des choses, on croit qu'il y a des anges avec nous. Il y a des malades et caralémosalem. Mais on ne le voit pas. À l'instant de sa mort, pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas Parce qu'il y a un, un voile qui s'appelle le voile de l'invisible, de l'raïb. À l'instant de la mort, ce voile sera levé. Et là, on va tout voir. Tout ce dont on entendait parler avant, on va le voir. Okay. Il dit ici, Les cinq piliers, les cinq principes clés de la reconnaissance. Première chose, écoutez bien ces principes je vais vous donner un exemple qui illustre encore une fois cet être humain là comment est-ce qu'il est kafour envers Allah parce qu'il veut être convaincu mais de l'autre côté quoi il est la très simple créature prête à tout première chose ici la soumission que celui qui est reconnaissant il est soumis à celui qui lui a fait du bien être soumis à Allah ça c'est la première chose Deuxième chose, il aime Allah, l'amour, ça fait partie de la reconnaissance. Numéro 3, bi il est reconnaissant, il dit ah, tu m'as fait du bien ya Allah, tu m'as donné beaucoup de, de, beaucoup de bien. Numéro 4, faire les louanges, parler du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala et numéro 5, an fi ma de ne pas utiliser les biens d'Allah dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala N'aime pas, exemple ici, de cet être humain, des gens qui fuient la guerre, des gens qui fuient des pays pauvres, des pays sous-développés, comme on dit ainsi de suite, okay? et qui sont comme ça, entre guillemets, sauvés. Je vais dire entre guillemets, okay? je suis en train de décrire la réalité. Parce qu'un pays européen, ou le Canada, ou les États-Unis, leur ouvre la porte. On va vous accueillir, venez ici. Tu es devenu réfugié on va te donner des biens après ça. Après ça, on va te donner la résidence, on va prendre charge de tes enfants, on va te donner de l'argent à chaque mois, ainsi de suite. Après ça, tu vas devenir citoyen, après ça, tu vas étudier aussi à l'université, tu vas trouver un travail, tu vas acheter une maison. Réaction typique de ces gens-là, c'est quoi Beaucoup de personnes comme ça. Comment ils deviennent Ils deviennent de grands ambassadeurs dans leur vie, n'est-ce pas Au nom de ce... « Il est soumis, ce pays-là m'a fait tellement de bien, il m'a fait beaucoup de bien, ils, ils, ils nous ont sauvés de la guerre, on nous a aidés. » Ça c'est quoi est, Il est hautement reconnaissant. Mais le problème, c'est lorsque l'être humain, il oublie avant tout Allah subhanahu wa ta'ala. Il oublie d'être reconnaissant envers Allah azawajal. Comme on a dit, remarquez les cinq, les cinq trucs sont ici, les cinq, les cinq moyens. Les cinq principes, première chose, la soumission. Soumis à moi, ce pays, il m'a donné, Et je, je me sens quoi Redevable en permanence envers cette société ou ce pays. Vous savez, ça malheureusement c'est très malheureux, ok Je vais le dire de façon, façon très très franche. Surtout chez certaines cultures de musulmans, incluant surtout les arabes, entre guillemets, il y a toujours ce complexe d'infériorité chez plusieurs personnes s'ils vivent en Occident par exemple c'est que moi je suis venu d'un pays sous-développé, on, on nous a accueillis et de fait, quoi qu'est-ce qu'il faut faire il faut se taire tout ce qu'on nous dit de faire, il faut juste dire oui, oui, c'est bien sûr, bien sûr, mais c'est notre pays d'accueil après ça, pire que ça c'est même lorsque les valeurs de l'islam, de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala Pour les véhiculer, donc s'il y a une reconnaissance à faire, la meilleure reconnaissance à faire envers ta terre d'accueil, c'est quoi C'est de lui montrer le message d'Allah Azzawajal, de lui transmettre. Donc votre créateur, il a dit, il, il a, il a dit ça, subhanahu wa ta'ala. Même subhanahu wa ta'ala, je ne compte pas le nombre de fois où j'ai vu des vidéos, des, des vidéos sur Internet. Euh, euh, vidéos d'un musulman quelque part euh, au, en Europe ou autre chose... Il fait la salate dans un parking à l'extérieur. Ou il fait la salate dans la neige. Okay, il est en train de faire la salate. C'était l'heure de la salate. Ardoullahi wasi'a. C'est la terre d'Allah Azzawadji. Et là, tu vas voir quoi Plein de commentaires. Pourquoi tu fais ça dans, une, dans un pays qui t'a accueilli et ce n'est pas comme ça que tu dois être reconnaissant envers eux Tu peux te cacher quelque part pour faire la prière comme c'est faire la salate. C'est quoi c'est C'est un crime. Le musulman. Avant tout, il est reconnaissant envers Allah subhanahu wa <Sya> taala. fa min subhanahu wa taala. Oui. Très très bonne question. Première chose, le musulman doit toujours prévoir où faire sa salette. Ok. Donc là on parle de situation d'exception. Tu n'as pas de mosquée devant toi, tu n'as nulle part où faire la prière. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous a dit quoi Allah azzawajal, il a fait que la terre, c'est quoi la terre Elle est une place où faire la salat, où faire la prière. Ça c'est le premier point. On ne peut pas faire la salade dans un terrain privé, en islam, sans l'autorisation du propriétaire. Ça s'appelle Ardun Marsoub, si je rentre dans le parking de quelqu'un ou autre chose, et je ne peux pas, si lui ne me permet pas d'être présent. Mais dans des terres publiques, Ardun, c est, c est, moi, moi je prie envers qui Je prie envers Allah, azzawajal. le créateur de cette forêt, ou de ce jardin, ou de ce vaste espace, c'est qui C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier point. Deuxième point mon frère. On a deux choses en Islam, il y a deux choses il faut que ça soit très très clair. Le musulman, soit qu'il soit à l'aise dans la terre où il se trouve pour sa religion, il est à l'aise. Ça veut dire il ne il ne vit pas avec la peur ou avec ce sentiment encore une fois d'être inférieur ou autre chose si ce n'est pas le cas le musulman doit plier bagage et être dans une autre terre chercher une autre terre sauf celui qui est incapable maintenant la plupart des gens des musulmans de nos jours surtout qui vivent dans qui vivent en Occident. Pourquoi est-ce qu'ils vivent en Occident si Tu vas leur demander pourquoi. Pourquoi tu vises Pourquoi tu as laissé ta mère derrière et ton père et tu as tout laissé des gens qui ont beaucoup de sacrifié Qu'est-ce qu'il va te dire La réponse typique, pourquoi On est venu ici pour trouver quoi L'égalité, la justice, l'ouverture, pour avoir nos droits en tant qu'être humain C'est vrai, you you you signed up for that. Lorsque tu es arrivé, on t'a demandé, même de nos jours dans certains pays en Europe et ainsi de suite, ils vont demander à à tous, à tous les nouveaux immigrants de, de signer une charte morale sur l'égalité entre les, les les différentes religions et les différents hommes. You signed up for this. Donc tu peux pas sign up quelque chose, signer quelque chose et donner et ne pas prendre. Est-ce que c'est logique ou non? Si moi je suis là, je suis en train de donner, mais je ne prends pas. Surtout pour la plupart des gens qui sont partis en Occident en tant qu'immigrants. Écoutez bien ça. Quelqu'un qui est arrivé en tant que réfugié, vraiment là, réfugié, il n'a pas trouvé de refuge, il a fui la guerre, on a dit viens, viens, viens, okay, on, va, on va te donner de l'argent. Je peux comprendre un peu. Être immigrant, c'est quoi C'est quoi le système d'immigration de nos jours Est-ce que c'est un système de bienfait On fait du bien, non? on va chercher ailleurs, en Afrique, en Asie, il y a des gens veulent leur faire du bien, venez, venez ici. C'est quoi le système d'immigration Hmm? Sélection, c'est transactionnel. ok, on va, on va pick up les meilleurs des personnes, des ingénieurs, des, des, des, des têtes, des, des gens penseurs, des personnes bien, ainsi de suite. Et on en a besoin pour l'économie, pour l'avenir, pour la technologie, pour, pour, pour. Et il va y avoir quoi aussi des... Des droits. Je suis rentré, quoi, Aziz Je ne suis pas rentré en tant que quelqu'un d'humilié, de, de, je ne suis pas rentré en tant que pauvre. Tu es entré, on t'a promis des droits. De ce fait, déjà le fait de dire, sauf si, bien sûr, c'est autre chose, si on se met dans un contexte complètement différent, tu es arrivé dans une terre où on te dit « ça, c'est une terre de christianisme ». Lorsque tu rentres, tu dois savoir, ici on est chrétien, ça c'est notre religion, c'est le système officiel de l'État. Là c'est différent, c'est normal, ils ne veulent pas une autre religion. Mais là c'est différent, on entre dans des terres dans lesquelles, officiellement c'est une terre quoi Laïque, c'est-à-dire, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Alors si moi dans le parc, il y a des gens qui font le yoga, il y a des gens qui dansent, il y a des gens qui font telle chose, et moi je ne peux pas aller prendre un coin pour faire la salade, il faut vraiment que je me questionne. Quelle est la nature de la situation dans laquelle je me suis mis Mais comme on a mentionné, le musulman, en plus de ça, lui, il est porteur. C'est pas il s'impose, il est porteur d'un message. C'est le message d'Allah Azzaud. Une fois, je faisais, un, je faisais un cours ici à l'université. Ça, ça fait quelques, quelques années. Cours de sciences politiques. Je vous, je vous, je vous suggère d'aller faire des recherches, les personnes intéressées. Vous voyez, regardez ici comment la, la différence entre notre réalité de nos jours et entre d'autres communautés. Il y, a, il y a une partie du cours au complet, ça veut dire quatre, je pense trois ou quatre séances, qui était dédiée à quelque chose qui s'appelle l'école de Francfort. L'école de Francfort, c'est une école contemporaine très influente dans le monde occidental, dans le domaine de la philosophie, okay? philosophie humaine, philosophie de la politique, et ainsi de suite. L'école de Francfort, comment ça a commencé C'est un groupe de penseurs, philosophes, Francfort en Allemagne, environ tant, juste, juste avec la Deuxième Guerre mondiale et ainsi de suite. Et vu que certains de ces philosophes-là, ils étaient des Juifs, ils étaient opprimés par le régime nazi, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fui l'Allemagne, ils sont allés s'installer aux États-Unis. Okay et c'est là que s'est établie une école qui s'appelle l'école de Francfort, mais qui est en Amérique, parce que les gens, initialement, ils sont venus quoi de, de l'Allemagne des juifs qui sont venus de l'Allemagne qui ont fui la persécution. Lorsqu'ils sont venus aller faire des recherches, l'une des, des, per, des personnes qui s'appelle Adorno, lorsqu'il est arrivé aux états unis parmi les premières choses qu'il a fait, vous savez qu'est-ce qu'il a commencé à, écrire, à faire Il a commencé à écrire des articles pour insulter la culture américaine leur a dit, vous, vous êtes une culture de dégénérance, vous n'avez pas de valeur, vous avez le jazz, vous faites des trucs haram, vous faites des trucs... ok Qu'est-ce qu'ils ont fait avec lui Est-ce qu'ils ont dit, toi, tu es un réfugié qui a fui la guerre, tu viens ici nous critiquer dehors, on ne veut plus te voir Non, cette école de Francfort aujourd'hui, c'est parmi les écoles de pensée occidentale les plus influentes jusqu'à aujourd'hui. Allez chercher sur Internet « School of Frankfurt ». Il ne s'est pas dit « moi je suis quelqu'un d'étranger, il faut juste que je me cache là-bas dans le coin okay, ». Donc, quand j'étais en train, subhanallah, d'entendre de, ces informations, j'étais de visualiser, lui il arrive et, et il les critiquait pour le jazz, imaginez-la, s'il avait vu… Euh, Les TikTok et les trucs de nos jours, il leur disait "Le jazz, vous avez, vous, vous, avez, vous avez dépassé les limites là du, du halal, du raisonnable, ok Encore une fois, si on revient ici à notre sujet, ça c'est les cinq piliers de la reconnaissance. Et le croyant il doit toujours se rappeler que je suis reconnaissant envers Allah subhanahu wa taala avant tout. Moi, les bienfaits que j'ai, avant tout, ils viennent d'Allah azza wa jalla. Et Allah subhanahu wa taala il est." Toujours là. Il est « al-hay al-la-dhi Si quelqu'un te déconnecte, qu'est-ce que je veux dire pas déconnecte, quelqu'un il est en train de te donner le bien, okay? parce que le croyant, le croyant, sauf dans des situations d'exception où il est pris vraiment dans le coin, le croyant ne doit pas accepter le bien, le bien qu'on lui donne, avec « minna ». Quelqu'un pourrait me dire c'est quoi le, le mot « minna » El minna, ça veut dire avoir un peu quoi un, un, Être un peu inférieur à toi. Suite au bien que tu m'as fait. Que je, je me sens redevable. J'ai comme une dette symbolique, morale envers toi. On appelle ça quoi El minna, surtout si toi, tu vas l'exprimer, comme tu as dit. On va dire, euh, regarde, regarde, je t'aide. Mais regarde bien, je t'aide. C'est moi, je fais des sacrifices. Des sacrifices pour Ce n'est pas tout le monde qui va te donner ça. On appelle ça quoi Minna tun. Ça, ça c'est pas bien dans notre religion. Et le croyant, il ne doit pas accepter une telle situation. Parmi les trucs très intéressants que vous trouvez dans la jurisprudence, dans les livres de Fiqh, c'est pour ça même la jurisprudence dans l'islam, c'est pas des, des là qui sont, qui sont comme ça, froids, licites, pas licites, licites, pas licites. Les savants, ils disent, « Si tu n'as pas d'eau pour, pour faire les ablutions, c'est le temps de faire la prière, tu n'as pas d'eau pour faire les ablutions. » « Qu'est-ce que tu dois faire »« Qu'est-ce qu'on doit faire ?»« Plus fort ?»« Teyamum »« C'est quoi un C'est les ablutions sèches. Okay? »« Donc on va prendre une pierre ou de la terre, on va faire des ablutions comme ça, brèves, de façon... »« Mais ça, ce n'est pas la règle. »« Je ne peux pas juste aller faire le teyamum. »« Ma, ma salat n'est pas valide si j'ai accès à l'eau et que je, fa je fasse le teyamum. »« On ne peut pas faire ça. »« Mais les savants, ils parlent de situations très intéressantes. »« Ils disent, si moi... » J'ai pas d'eau pour faire le eau d'eau. Ah, c'est la même les frères. J'arrive pour la sonnette, Je vais aller juste faire théement parce que je, on n'a pas d'eau chez nous à la maison. Si quelqu'un il me dit, ah, voilà, je t'offre une bouteille d'eau. Vas-y, vas-y. Je, je te l'offre. De mon frigidaire, lui c'est un gars qui a une épicerie. Ou autre chose. Viens, viens, je te, je te donne de l'eau. Les savants ils disent, si il n'a pas l'argent pour l'acheter, est-ce qu'il doit l'accepter et faire le hodo. Ça veut dire, est-ce qu'il a encore le choix juste d'aller faire le téémom Ou vu qu'on t'a offert de l'eau, tu dois l'accepter et aller faire le, le hodo Alors, il y a des savants, ils disent, si tu crains qu'en prenant cette eau, il va y avoir une minna, cette dette morale envers l'autre, tu ne dois pas. Tu n'as pas l'obligation de l'accepter. Tu peux aller faire le le Vous voyez jusqu'à quel, jusqu quel niveau de profondeur ça va Que le croyant... قال فما آتاني الله خير مما de Souleyman alayhi Le croyant doit pas vivre comme ça complexé que les gens lui ont fait trop de bien Regarde tu veux me faire du bien baraka Allahu fik khair Mais si quelqu'un te dit moi je te fais du bien mais je t'écrase avec ça laisse ça chez toi Et si il te dit ben je vais te déconnecter je vais enlever la prise pas de problème tu peux déconnecter parce que les bienfaits viennent d'Allah azza Allah subhanahu wa ta'ala va t'ouvrir une, une autre porte de bien. Les portes du bien ne vont jamais se terminer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il a "Faqila quelques définitions ici brièvement de la reconnaissance. Qu'est-ce que les savants ils utilisent comme parole Certains savants ils ont dit: "Hadduhu li'i'tiraf bi ni'mati al 'ala wajhi al Ils disent « la reconnaissance c'est de le chukr c'est de reconnaître les euh, le bien de celui qui t'a fait mais quoi Le khudu avec une certaine soumission envers Allah Azza wa bien sûr. Deuxièmement, ils ont dit aussi 'ala al La reconnaissance c'est de faire les louanges d'Allah Azza wa en parlant de son de ses bienfaits, subhanahu wa ta'ala. Moi euh, moi j'étais pauvre et Allah il m'a donné ça. Moi j'avais de grands problèmes dans la vie et Allah Azza wa il m'a Aider à sortir de tout ça, je suis devenu une personne différente, personne meilleure. Faire les louanges d'Allah, pas oublier le bien que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait. وَقِيلَ هُوَ عُكُوفُ الْقَلْبِ عَلَى مَحَبَّةِ الْمُنْعِمِ وَالْجَوَارِحِ عَلَى طَاعَتِهِ subhanahu wa ta'ala وَجَرَيَا نُلِسَنِ بِذِكْرِهِ C'est le fait que le cœur soit occupé avec, encore une fois, se rappeler et euh, voir les bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et al-jawarih aussi agir dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que Allah azza il aime subhanahu wa ta'ala qila shukr an'amati an tara nafsaka fiha tufayili intéressant ici euh, il s'appelle hamdun alqassar l'indisavon il a dit quoi être reconnaissant envers Allah azza wa jall pour les bienfaits c'est le fait que je me vois tufayili c'est quoi tufayili c'est quelqu'un qui ne devrait pas être là c'est pas c'est pas ta place mais on m'a permis d'entrer OK donc encore une fois imaginez Euh, si si « Moi, j'ai très, très faim. J'ai très, très faim. j'ai pas mangé. » Et il y a une belle fête de mariage. Là-bas, de... les gens ils sont en train de manger de la bonne bouffe et ainsi de suite. Et là, j'arrive à la porte. On me dit « Est-ce que tu est es invité ?»« Non, non, moi, je ne suis pas invité. » On me dit ah, « mais... Désolé, mais toutes les places sont réservées. C'est pas... a... plein. » Après ça, on me dit « Ok, ben, viens, viens. Rentre, juste viens. Comme exception pour toi. »« Je suis quoi Taufaili ça veut dire euh, j'ai pas de place là-bas mais on m'a permis, je vais très reconnaître, merci beaucoup, merci beaucoup. C'est pour ça il dit ici Le choukour c'est de ne pas concevoir ou percevoir ou penser qu'on mérite la ni'ma, vous voyez Que je mérite. Alors souvent Allah nous donne des ni'mas et on pense que moi je les mérite, que ça c'est destiné, que Ouais ben oui c'est ça c'est normal que je l'ai moi parce que moi je mérite ça c'est normalement pour des gens comme moi ça c'est pas c'est pas le chokr c'est pas la reconnaissance envers Allah subhanahu wa taala wa qila al shukr ma'rifatu l'ajzi'an shukr une autre définition ils disent la reconnaissance le chokr c'est de réaliser qu'on est incapable de faire le vrai chokr Ça veut dire envers Allah subhanahu wa ta'ala Comment être reconnaissant entre autres C'est en réalisant que je ne pourrai jamais être assez reconnaissant Envers Allah subhanahu wa ta'ala Et de faire les bonnes œuvres De sorte à ce que ce soit équivalent, à tout, à équivalent Plutôt à tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala Alors il y a deux niveaux de reconnaissance ici La reconnaissance de la masse Al-awam de ceux qui sont reconnaissants envers Allah. Ils sont reconnaissants envers Allah, pourquoi Pour la bouffe, boisson et la santé. Alhamdoulilah, cette nourriture, elle vient d'Allah. Alhamdoulilah, on a mangé, alhamdoulilah. Ça, c'est excellent, Mashallah. Ça, c'est Abd Chakour. Mais il y a un niveau encore plus élevé que ça. La reconnaissance de l'élite. Les meilleurs croyants, c'est quoi ال شكر الخاصه على التوحيد والايمان وقوه القلوب sa reconnaissance pour le monothéisme pour la foi pour le Coran för le Prophet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam قوه القلوب för la sérénité des cœurs qu'est-ce que je serais sans l'islam qu'est-ce que je serais si Allah il ne m'a pas guidé vers le chemin du prophète Muhammad Mohammed donc ça c'est le vrai niveau élevé de chouk être reconnaissant vers Allah c'est pas juste pour la bouffe et pour les vêtements et ainsi de suite le chouk, la reconnaissance c'est de ne pas utiliser les bienfaits d'Allah dans l'obéissance d'Allah qu'est-ce qui se passe lorsque les bienfaits d'Allah sont utilisés dans sa désobéissance, qu'est-ce qui va se passer La colère d'Allah Azzawajal. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme effet Ça détruit les bienfaits. Et les bienfaits vont disparaître. Vous savez, Allah, est a le meilleur exemple. Si toi, tu vas acheter un jeu vidéo à ton enfant. Tu vas lui offrir ça. Tu vas lui dire, voilà, pour t'aider à avoir un peu, de, quoi, un peu de divertissement de côté. Mais lui, il va en abuser. Il va laisser ses études, il va laisser les choses, et il va juste faire ça. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas lui enlever. Tu n'as pas bien utilisé cette nerma, ce bienfait, cette bonne action que j'ai fait moi avec la bonne intention envers toi, mais tu l'as surutilisé. Tu n'as pas mis à la bonne chose Donc, quand on ne mérite plus les bienfaits d'Allah Azzawajal, pensez encore une fois, euh, comme je l'ai déjà mentionné dans une vidéo euh, récemment, langue vidéo en anglais, qui est sur YouTube, mais pensez à la ni'ma de la technologie, la ni'ma de l'Internet. Ça c'est une grande ni'ma, incroyable, que Allah il a guidé les êtres humains vers cette chose-là qui s'appelle quoi L'Internet et les communications virtuelles et mille et une choses possibles dans le bien Mais après ça, les gens, ils utilisent ça dans quoi de nos jours? Dans le mal et dans le futile. Si les gens savaient dire « Ah, mais ça c'est une ni'ma, subhanallah, tu peux juste prendre ton téléphone et enregistrer ton message et le partager avec le monde. » C'est une grande ni'ma d'Allah, il faut que je fasse attention à comment je vais l'utiliser. Mais vu que l'internet maintenant s'est rendu pour faire des blagues et des mensonges et des, des danses et ainsi de suite, Eh bien, attendez-vous à ce que cet internet-là, il disparaisse un jour de façon, de façon assez, assez soudaine. طيب قيل قال وقيل من قصرت عن أو Ils disent celui qui est incapable de remercier Allah Azawajel avec les actions, qu'est-ce qu'il doit faire au moins? Parfois on dit Mais Allah nous a fait trop de bien Comment Qu'est-ce qu que je peux faire moi Pour reconnaître Allah il m'a donné la richesse Ok j'ai donné des sadaqa Mais c'est pas assez Je peux donner plus de sadaqa Et ce sera jamais assez Comment il dit La moindre des choses c'est quoi Falyutillisana hu bi Ash-shukur Au bi Que ta langue Soit en permanence En train de parler du bien D'Allah subhanahu wa ta'ala Wa amma bi ni'mati rabbika Fahadith Comme Allah subhanahu wa ta'ala Il nous dit C'est quoi Bi ni'mati rabbika Fahadith ذكورا بنعمه ربك فحدث. كل سيره ايه واما بنعمه ربك فحدث نعم اخي. Très bien donc parler des autres des bienfaits d'Allah Azza certains ulama ils disent cette ayah elle parle par le prophète صلى pour lui dire amma bi ni'mati rabbika ça veut dire partage le Coran partage la religion d'Allah Azza wa Jalla mais dans son sens le plus général c'est parler des bienfaits d'Allah. Comment est-ce qu'on parle des bienfaits d'Allah Azza maintenant ça c'est une question commune. Est-ce que ça veut dire, tu vas dire à tout le monde hey, « Eh, en passant, viens, viens voir le chèque que je viens de recevoir, tu sais, je viens de recevoir beaucoup d'argent, viens, je vais te montrer tous les meubles que Allah m'a donnés à la maison. Est-ce est -ce que c'est ça ?» Non. On a aussi dans la religion que c'est quoi Les bienfaits d'Allah, il ne faut pas que tu montres ça trop aux gens, les, les détails. Mais c'est quoi ?« Wa'amma bin'i'ma ti rabbika fa'hadif » Ça prend un certain sens. De un, comme on a mentionné, juste parler des bienfaits d'Allah en général, sans spécifier. Tu n'as pas à dire, voilà exactement ce que Allah m'a donné. Tu dis « hamdullah moi je vis dans la na'ma, Allah Azza wa jali, il est généreux, Allah il est karim. » Tu ne te plains pas dans la wa jali. Number one. Deuxième chose, très importante aussi. Lorsque les gens réalisent que tu as quelque chose de très bien. Tu viens d'avoir ton diplôme de maîtrise, il est là. Tu as eu une très bonne mention, c'est écrit. Qu'est-ce que tu vas dire On va dire « Regardez, j'ai travaillé super fort !» j'ai beaucoup sacrifié, je suis très intelligent, j'ai beaucoup de volonté. Allahu Regardez, Allah Azza wa Jall, il m'a aidé à réussir. Alhamdulillah, avec l'Abdallah, si c'était pas avec l'Abdallah Azza wa Jall, je l'aurais pas vu. Ça c'est wa amma bi ni'mati rabbika C'est pas j'ai, j'ai la culture de nos jours, c'est ça, j'ai, I did it, j'ai fait, j'ai fait, je suis, j'ai fait, j'ai pu, j'ai, j'ai j'ai et là le j, il devient quoi Sanam il devient l'idole, devient une divinité. J'ai, moi, je, comme je suis est je, je suis l'idole de moi-même. Okay? On adore Allah subhanahu wa ta'ala. Euh, Tayyib, man kataba ni'mata faqad kafara ha man adhara ha Donc, on va se contenter de ça. Et la semaine prochaine, on va continuer avec la petite partie qui nous restait sur Ashoka. Est-ce qu'il y a des questions avant de conclure et de finir Tack så mycket. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. être soumis à Allah. Tack. une fois, avoir ce sentiment de soumission à Allah pour être Tack. envers lui. Deuxième chose, Tack. Aimer Allah Azza wa Impossible que quelqu'un qui n'aime pas Allah, il est reconnaissant envers lui. Donc, as-shokur faru'un anil mahabba. C'est l'une des branches de, de l'amour. Numéro 3, al-i'atiraf. C'est de reconnaître la ni'ma. De voir la ni'ma. Oui, oui, la ni'ma, للah. Allah il m'a donné telle et telle et telle chose, subhanahu wa ta'ala. Numéro 4, al-thana'u, alayhi biha. De parler du bien d'Allah Azza wa à travers ses ni'ma. Regarde ce qu'Allah nous a donné, il nous a donné toujours faire les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et finalement, celle-là, elle est plus négative, ça veut dire une abstention de ne pas utiliser les bienfaits d'Allah dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas de questions Barakallahu wa ta ta'ala. Fikum, un, juste un petit... J'ai oublié tout à l'heure le détail quand j'ai dit les frères les prochaines fois, inch'Allah, s'asseoir en avant et tout. Si pour la période de questions, barakallahu, fikum, les, les frères, inch'Allah, toujours...